Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 10 mars 2025, j'espère que vous allez bien et puis je vous propose de découvrir tout de suite Gabi ici présente et de découvrir surtout ce que les astres vous réservent cette semaine. Bélier, dépêchez-vous de signer vos documents ou contrats car dès samedi Mercure risque de retarder des accords voire des rendez-vous importants. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Côté relations, soyez vigilants ce week-end parce que des malentendus pourraient vous contrarier. Prenez donc le temps d'examiner la situation avant de réagir de manière excessive. Taureau, la pleine lune de vendredi est aussi une éclipse totale de lune. Elle vous conseille de rassembler vos idées pour établir vos plans de manière efficace. Côté relations, je suis désolée, mais ce week-end, ni Vénus ni Mercure ne sauvent la situation. Méfiez-vous des déceptions ou des failles dans la communication sous la risque d'arriver. Gémeaux, Mercure usent vos nerfs, mais Pluton et Jupiter gardent votre morale à flot. C'est sympa. Profitez donc des heures de loisirs pour évacuer les tensions. Côté relations, les choses ne se passent pas bien, en particulier dans vos relations amicales. Prenez le temps de communiquer ou d'écouter pour apaiser les tensions. Cancer, qu'est-ce que j'ai noté pour vous cette semaine Eh bien, cancer, vous excellez dans vos missions, bien que vous préféreriez parfois vous isoler. Alors, peu importe, vous collaborerez plus tard. Profitez-en si vous souhaitez vous isoler. Côté relations, Mercure complique vos relations en fin de semaine. Calmez le jeu et évitez de vous mettre en colère parce que tout simplement ça n'en vaut pas la peine. Laissez l'orage passer. Lyon maintenant sous l'impulsion du soleil et de Saturne. Prenez le temps de bien planifier vos actions et examinez toutes les alternatives afin de faire des choix cruciaux. Voilà, euh, vraiment envisagez tout avant et, euh, et pour, pour simplement, prendre la bonne décision, ce sera important de bien réfléchir. Côté relations, jusqu'à vendredi, Jupiter et Mercure agrémentent vos rapports amicaux. Alors, accueillez des nouvelles têtes dans votre cercle, c'est le moment où vous ferez de très belles rencontres. Vierge maintenant, et bien vendredi, la pleine lune et éclipse de lune, on le disait hein, en vierge, est bien relié à Saturne, Mars et Uranus, alors regroupez vos réflexions afin de les organiser et d'agir de façon efficiente. Côté relations maintenant, eh bien en famille, Mercure peut entraîner des différends concernant les finances ce week-end, alors prudence. Balance, le travail est intense, mais Jupiter et Pluton sont à vos côtés pour vous soutenir, alors restez concentré, la persévérance vous mènera vers le succès. Côté relations, les interactions, les discussions et les nouvelles rencontres sont favorisées, mais restez vigilant face aux fausses promesses. Scorpion, scorpion, nos amis qui piquent. Alors, selon le soleil, Mars et Saturne, cette semaine, vous maîtrisez les tâches avec brio. Faites confiance à votre savoir-faire pour cartonner. des relations, ce week-end, Mercure introduit dans votre ciel. relationnel des incompréhensions. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pour clarifier vos rapports. Ça va toujours mieux en disant. Sagittaire, selon Mars, Mercure et toujours Saturne, vous devez mettre votre volonté d'évolution un petit peu en veilleuse. Avancez avec douceur cette semaine dans vos projets. Côté relations, Vénus et Pluton vous imposent des échanges authentiques, fuyez les mondanités. Cette semaine, vous n'y serez pas à l'aise. On reporte ça dans l'agenda à la semaine qui suit. Capricorne au travail ou dans vos loisirs, ne perdez pas votre temps à rattraper des bavures ou à calmer des chicaneries. Gardez de la souplesse et même le sens de l'humour, ça aide toujours. Côté relations, vous avez peu de retours par rapport à votre générosité. Ce week-end vous appelle à vous ressourcer en solo, c'est bien aussi. Verseau, l'inspiration de Jupiter et la profondeur de Pluton vous guide vers des choix judicieux. Ayez confiance en votre capacité à faire des choix éclairés et côté relations et eh bien dès samedi Mercure peut gêner vos interactions avec des voisins, des frères ou des sœurs. Voilà alors gardez un dialogue sincère, on essaie de tout clarifier avant pour éviter les petites euh, les petites embrouilles. Voilà et on termine par nos amis les Poissons. Alors cette semaine mes amis Poissons le Soleil Saturne et Mars sont vos mentors alors mettez les bouchées doubles. les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Chouette. Côté relations maintenant, et bien Vénus et Mercure rétrograde risquent d'entraîner des discussions sans fin en privé. Évitez de vous montrer de mauvaise foi et reconnaissez vos torts. Bah oui, ça peut arriver, et c'est pas grave. Voilà, mes chers amis de Zodiac, j'espère que les planètes vous apporteront le meilleur cette semaine. alors, voilà, on le sait, parfois, hein, elles, elles nous jouent quelques tours, mais voilà, il faut savoir tirer profit de chaque situation et puis parfois attendre que l'orage passe. En tous les cas, nous vous souhaitons le meilleur. N'hésitez pas euh, et bien à nous laisser un petit commentaire, savoir comment les, les astres influencent votre quotidien, comment ils influencent votre semaine. Et puis voilà, quant à nous, on vous souhaite bien sûr le meilleur et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. On vous embrasse bien fort. Ciao